بسم الله الرحمن الرحيم دخلنا في باب رجاء طياره علطمو ها <صفيق> هذه كلمه اخرى قطار طياره ها قطار طياره قريب قطار طياره على الجامع طياره لا ذكر سميتو تذكروه بلا اول الدرس اطفال يثوب الدرس قلت لي صوت جوال تطير. اه ايوه ما هو المصدر تيارة. لا سياره تطير اتقير نعم وما حجم تطير لماذا؟ ما شاء الله لا قوة نعم شيء من يعني شيء سين عالية آكل على مصداق من طيب لكن اين وجه الشرك في هذا؟ يقولوا <تصفيق> الشكل لا est dommage à Kistekin de ce qu'il a pas fait. Les recherches. Les recherches au pas. Par le Nabi sallam a dit "Fi mu'min laysa minhu astana Allahou joub el terme, qala le fera celui qui dit sur un bon ce qui n'est pas en lui, Allah le fera habiter dans le dans le plus les gens de l'enfer. Hatta yirja'n <rires> kouli. Vous avez quelque chose qui l'aide சிபா quelqu'un va dire, je ne vois pas de shirk là-dedans il va dire, je vois du zulm, non le shirk en soi, je ne le vois pas je sais que c'est ça comme il a dit ils ont fait de ces gens-là une cause alors qu'ils n'en sont pas une puisqu'ils ont touché d'une chose qui est euh, qui vient d'Allah Azawajal d'accord une chose qui vient d'Allah Azawajal non, alors ah, c'est comme ça c'est pas trop tajou la maladie, elle ne se propage pas de l'hum c'est le cas d'Allah non هذه العدوى ثم قال في الدليل الرابع لهما عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا تيرا ويوجبني الفال قالوا وما الفال قال الكلمات الطيبه Donc selon toujours euh Bukhari wa Muslim kana as-sari diru anhu ila dik il an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alladhi niya ba kontajion niya ba tayara e jam al-faal. Ils ont dit c'est quoi le faal? Il a dit une bonne parole. Une bonne parole. Et le faal il a dit bonne parole. C'est en fait comme ça yaati hadha Mais c'est tayer, mais il s'appelle tafaoul. Contrairement au tataourkou, n'importe qui est mauvais, s'appelle tashaoum. C'est un mauvais présage. Mais tafaoul, c'est le contraire. C'est le bon présage en fait. Que par la kelème que tu vas donner à quelqu'un, tu vas le mettre dans une situation de bien-être. Tu vas le motiver encore plus et l'aider encore plus à obtenir ce qu'il veut. Contrairement au tout à York et tout ça on qui lui de s'abandonner. En fait, c'est une forme d'encouragement. Car Allah Ta'ala il a un souci sur les gens. Comme Allah Ta'ala, "وقولوا عبادي كل الذين أحسد إنا الشيطان يزر بينهم إنا الشيطان كان للإنسان عدو مبين". Et Dieu me sait tout de ce que veut de la meilleure façon de dire entre eux. Car Satan il cherche le moindre brèche. D'accord Pour faire le faire des entre eux. Et que Satan, il est un ennemi déclaré pour l'homme. Donc avec un kelam comme l'éloquence beyenne le, le, le kelam que tu peux faire peut avoir des conséquences néfastes sur quelqu'un un, un kelam seulement tout comme le contraire il peut avoir un côté très bénéfique pour quelqu'un une nasiha une bon nasiha brief quand tu as de la tu as qu'été son pour aborder un projet tu avec une bonne nasiha les pré qu'on dit à à remuer les montagnes ce que tu la mot tu l'a mot tu l'encourager et la la meilleure nasiha c'est avec l'adilla لكي يتمين بالاجله وكما قال تعالى قولوا معروف ومغفرته خير من صدقه يتبعها اذا لكن bonne parole est meilleur qu'un pardon qui lui est suivi du nuisance قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمه الطيبه صدقه الكلمه الطيبه d'accord et tu es d'accord la bonne parole est une صدقه Donc des gens peuvent être démotivés par des mauvaises paroles. Moi, je me remercie au tout début, quand je voulais partir pour aller au tout début, mes frères sont venus au tout début, ils m'ont dit il se passe ça, ça, ça, ça, ça, je te conseille d'y aller. J'ai abandonné, j'étais en Égypte en premier. J'ai dit, j'irai plus tard au match. Ils m'ont découragé. Alors, ah. et deux personnes ils avaient rien eux on va dire de de porte devant eux et ils ont pris de nasihat quelqu'un il dit arrive ah, fonce tawakkal allah tu verras tu pourras regretter quand... ils sont partis un jour ils étaient en stress normalement ils étaient épanouis une kelima qu'ils ont entendu une kelima des, des gens peuvent te mettre en situation de peur avec une kelima toi au contraire C'est le fait que nous avons dit, labentrol. Tu vois, tu as déjà des, des fois une chose elle les attaque même à cause de ce qu'ils ont dit. Comme chose, chose mauvaise. Tellement ils sont pessimistes. OK Et tellement ils sont défaitistes que si elle ne, ils arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire. Alors qu'ils ont les moyens d'y arriver. Mais ils disent "J'arrive pas", ils cava, et quand tu le vois, il est n'a pas de l'avant. Et si elle ne, tu vois, il ça aboutit pas. Et d'autres, ils ont peur mais ils sont motivés. D'accord Et ils veulent vraiment aller de l'avant et Pour des mecs ils ont entendu Et ils agissent Et ils réussissent Même chez les koufars tu vas le voir ça, ça Ce que tu veux dire à quelqu'un tu peux le décourager Le démoraliser et le contraire T'as des gens arrivent ils ont fait des, même des actes A la base c'est haram des actes Genre euh, de fous à cause de qu'il y ait des mecs On leur a dit Tu vois Tu sais si tu fais ça il va t'arriver ça ça ça Franchement c'est de la bombe comme ils disent, et, euh, ils disent ah, ouais, ah ouais ah ouais Hop ils, ils font tout de fou pour que il avait con le donne c'est pas influencé. C'est pousse dans dans le pour le coffre, je parle dans une chose dans dans un dans la wedge, pour c'est un bien. Pour nous c'est haram ce qu'on fait. Mais lui il attend que ce, ce ce truc là, il a foncé. Tu vois. Il a foncé, pas un toi un homme, il il attire par une femme. C'est une femme, c'est une femme, elle est trop belle et lui il dit bon attends ouais, là quoi. Et on tu lui dit mais non, c'est pas le physique qui compte, c'est caza, c'est caza. Si tu fais si tu veux voir tu es arrivé, il dit ah, ouais ouais ouais. Il va voir la femme, il la suit. Alors que à la base il demande de ça. il a cette du. Ah c'est suite. Donc le kelam de quelqu'un quand il y a qu'une fitacha'um ou quand il y a qu'une fitafa'um mais la Kina Nabi Sahabi parle du fa'il shadh'ilum. C'est en ce sens que je donne c'est par rapport par rapport à Kufa, tu vois, peut-être déjà quand même parce que c'est pas bien, tu moti, il va agir. Et dans ce qui est bien, tu vas le démotiver, il va abandonner. Parce que nous, dans ce qui est pas bien, quoi qu'on dise, on agit par toute façon. Tu vois, charan. Donc attention à ce qu'on dit aux gens. Même aujourd'hui le Covid là ce qui se passe. Tu dis à quelqu'un il a le Covid, خلاص c'est fini. Tu lui dis tu as un rhume, tu as une grippe, mon tranquille. Tu dis, as le Covid, alors là c'est bon il ça il s'effondre. Il s'effondre, il voit la mort devant lui. Il voit la mort devant lui. Donc ce qu'on dit aux gens c'est très important. Ala yusir fihim. Ala yusir fihim. Tu peux enlever la peur de quelqu'un par une clé des mains et tu peux entrer la la, la, coeur, la peur encore de quelqu'un par une clé des mains. Alors la base, il y a rien tout cela. Tu vois? Mais voilà. C'est pour cela que le khatib quand il monte sur le minbar, il fait la khutba d'avoir de bonnes paroles. D'accord? Dès qu'il fait une muhadara, il doit avoir de bonnes paroles. Dès qu'il fait une nasiha, il doit avoir de bonnes paroles, car ça joue sur la personne, il y a une masouliya derrière. Et chacun avec le terme qui avec le ton qu'il faut. Des fois il faut être dur, des fois il faut être doux. Car Allah Ta'ala wa dhakkir bil-Qur'an man yakhfa wa'id. Ils rappellent avec le Coran, ceux qui ont peur de ma menace, c'est-à-dire la meilleure, dans ce sikhail que tu puisses voir quelqu'un, c'est de parler à d'Allah, dans le djinn. Tu le rappelles des versets, des fois un verset, il y a ici, un hadith, il y a ici. Dans une situation, parce que le hadith, c'est pourquoi tu l'oublies. Le verset, tu l'oublies, on te le rappelle. C'est-à-dire, je n'ai pas pensé à ça. Alors, t'agis, directement. Ou tu donnes l'exemple de quelqu'un que tu connais. Un frère, il lui a remetté les choses, regarde, ah ouais, c'est vrai, c'est-à-dire, ça me motive. وكذا فالفعل هذا هو الذي يجيب النبي صلى الله عليه وسلم اسه تنطير بيد على الجو كتي يقول في شعر الكلمات لا عدوى لا عدوات اسير بنفسها كمناخيه لا تيرا لا وجود لتاثير التيره والتطير هو ما كان يعتقد العرب من تشاؤم باسماء الطيور والوانها وصوتها وغير ذلك Donc, il n'y a pas d'effet du tatayur qui est mauvais. On ne doit pas le prendre en compte, en fait. Et là, on est fait, mais on ne doit pas le prendre en compte. D'accord Le tatayur, ce qu'on a dit, de base, celui qui est interdit, celui que les Arabes avaient, par rapport aux oiseaux. Un oiseau, il vient sur ta maison, ou le son d'un oiseau, sa voix en particulier, ou ses harakats, sa main a déduit telle ou telle chose qui est mauvaise. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un وَسُرُورْ مِنْ سَوْتِينَ يَسْمَعْهُ أَوْ حَلْ يَتَجِرِي عَلَيْهِ وَيُؤَمَّلْ مِنَهَا الْخَيْرُ وَنَحْوْ ذَرِكَ Donc le fa'il, c'est la joie que reçoit une personne, pas une parole qu'il leur a entendu, ou un événement qui sera arrivé, qui va le motiver, et qui va le réconforter et l'apaiser. Ça peut être un événement également. D'accord Il voulait faire une chose, et il a vu... Tu n'os qu'à faire la même chose ou une chose similaire C'est bien passé, c'est le motif D'accord C'est le motif El-sharh l'ijmali Lama kena l'khair wa sharh Kulluhu mukadderan Il y en a encore C'est mukadderan min Allah Nafi al-nabiyy Sallallahu alayhi wa sallam T'aathir al-adwa Minafiha Wa nafi Wujud t'aathir al-tiyara وقر التفاؤل واستحسنوه وذلك لان التفاؤل حسن ظن بالله وحافظ الهمم وحافظ الهمم للهمم على تحقيق المراد بعكس التتير وتشاؤم دو كونسي كل بيان مال رونك الله عز وجل تصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ديك يا با د عداوه بار الميم باكوتجن بار الميم اي ك لو تتاير او تييرا سيال مو بيزاج دو با افوا ان افا Négatif au point d'abandonner les choses Mais il a dit que le fa'il C'est une bonne chose Car cela m'a appris du bien dans l'Azawajal Et cela motive à agir al Al-fawa'id Nafi Ta'fir al-adawah binafiha Thaniyan, nafi ta'fir al-tiyyara Bil-kulliyya Tharifan, stihbab Tafa'ul Tafa'ul c'est une chose qui est recommandée <smartise> On <mans> a <mans> sabbaté <mans> <mans> le hadith C'est le ba'b حيث يدل الحديث على ابطال التيره الحديث يفهوم ان التيره le mauvais il est recuse et il est uh, interdit بمناسبه الحديث التوحيد حيث ينكر الحديث التيره وذلك لانها تعليق للكلب بغير الله وهذا شرك به donc le tiera ça menace que on puisse accrocher en tout cas la radeau sur le dos donc interdit هذا وال الشاهد والمناسبه ثم يقول في الدليل الخامس صك الدليل وله ابي داود بلفظ الصحيح عن عقبه بن عامر قال اذ كرت التيره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنوها الفعل ولا ترد مسلما فاذا راى احدكم ما يكره فليقول اللهم لا ياتي بالحصنات الا انت عنه இர்த்த justement ne repousse pas un mousseline des projets qu'il avait. C'est-à-dire que, plutôt à Fouad, qu'un d'entre vous, s'il voit ce qu'il déteste, qu'il ne délaisse pas ses engagements et qu'il ne délaisse pas ses projets pour ça. Là, on parle des choses qui sont liées au tiara. Un moment de demain, demain, tu veux partir, il se met un peu le voir fort, tu diras, ah, je partirai rapidement, il ne pleut trop là. Là, c'est autre chose. Quand tu tombes malade. Là, c'est autre chose. Là, on parle des choses qui, elles, à la base, n'ont pas d'effet réel sur ton projet. D'accord à l'instant, ça a un effet réel, il te dit, ouais, je vais là-bas, t'as pour que là-bas, et là où tu vas aller les fermer, tu vas pas y aller. D'accord Tu te dis, je vais aller voir Fulain, Fulain, il est pas là, tu vas pas y aller. C'est le tir, là, ça c'est le « aql ». Il lâche ça, tu vas perdre ton temps. Donc, celui qui voit une chose qu'il déteste, attends, j'ai mal traduit. Attendez, car le fêle, enfin, je recommence, le fêle, cela ne repousse pas le muslim dans ce qu'il compte faire. Vous voyez, le muslim, il a un projet, il veut faire quelque chose, il a entendu ça, qu'elle aime qu'il le motive, ça ne repousse pas, au contraire. Et il a dit, si l'un d'entre vous voit une chose qu'il n'aime pas, c'est-à-dire qu'il pourrait le repousser, alors qu'il dise, oh Allah, nul ne vient avec les bonnes actions, si ce n'est toi. Et nul ne repousse les mauvaises actions, les mauvaises choses, plutôt, si ce n'est toi. Et nul, ni de puissance ni de force, si ce n'est pas toi. Et le hadith, il a été, euh, affaibli par l'albani, le mochakik dit qu'il est mursal. Après, c'est le kalam rapporté par Tabiri, qui n'a pas entendu de Oqba ibn Amir. Quoiqu'il en soit, le choukme reste effectif. Il y a un mot dans le choukme, les kalimats, « Tiyara, elle y a tasha'um bid tuyur wa gheriha. »« Tiyara, on va dire tout à l'heure. »« Ahsanouha, elle fâle. » أَيْ أَنَا الْفَلْ مِنِ الْتِيَرَةِ وَلَاكِنَاوْ خَيْرُهَ وَفْدَرُهَا Comme on l'a dit, le fa'al fait partie du ti'yara. Car en fait c'est une influence par un effet externe, extérieur. Ça peut être bien comme ça peut être mauvais. Et là, tout le chapitre il parle, quand on parle de ti'yara de base, c'est le mauvais. Mais on peut sentir un bien, c'est lequel C'est le fa'al. Mais de base, le ti'yara, quand on parle de ti'yara, on parle du mauvais. Car il était basé justement sur les oiseaux. لا ترودوا مسلمين أي أن تيرا لا تسني عزم المسلم ولا ترودوا ان تحكيك مكسوده donc le تيرا ou plutôt le فل ne repousse pas le muslim dans la réalisation de ses projets فايزيرا أحدكم ما يكراهو فايزيرا أحدكم ما يبحث على تشاهم c'est-à-dire qu'on voit une chose qui l'amène à à être défaitiste Alors il dit le doua qui s'est cité là. Mais le doua bien sûr qu'on a expliqué là c'est un, un avis qui n'est pas authentique donc euh le amal bi يعني معنى الحديث عموما صحيح لكن العمل بيد الدعاء في هذا الموطن هذا ما يشرح ما يشرح ce qu'il faut à donner vraiment du Nabi sallahu alayhi wasalam Mais عموما um, le sens du doua il est vrai. Le seul qui parlé, le chose, est pas les bonnes choses c'est qui C'est ça qui repose ses mauvaises, c'est qui Tout ça, c'est vrai. Maintenant, l'effet de faire un tarsis de ce loves pour cette occasion-là, là, on peut tomber dans la bid'ah quand le hadith, c'est pas authentique. Bien que ce genre de parole, tu peux le dire dans bonne situation. Là, il y a de faire ce qui est à l'heure de l'âme. Mais il y a de faire ce qui est à l'heure de l'âme. Et il y a de faire ce qui est à l'âme. Ce qui est à l'âme. sans associer qu'il vient avec le bien, qui repousse le mal. لَا حَوْلَ الْحَوْلُ وَتَحَوُولُ لَا حَوْلَ الْحَوْلُ لَا حَوْلُ souvent traduit par la puissance, par la force, par l'عِزَّة, et là on veut dire par le fait du changement de situation. Dire, par exemple, d'une faiblesse à une force, cela ne peut apporter que par Allah. وَلَا كُوْوَتَ عَلَى ذَعِلِكَ تَحَوُولُ إِلَا بِكَ voilà, comme on veut dire. الشرح الاجمالي لما كانت التيارات من الامراض الاجتماعيه متمكنه في نفوس الناس في الجاهليه ذكرات في المجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فعبرا انها لا تفعل شيئا وان الفعل منها لكنه احسنها بما في من حسن الظن بالله وحظ الهمم واخبروا ان التيارات لا ترد من اتصف بالاسلام الصحيح ولا تسني عزمه ثم بينا صلى الله عليه وسلم علاجا حاسما لمن قد يعرض له التتير وذلك بان يفوض امره الى الله بجلب الحسنات ودفع السيئات ويمضي في طريقه مطمئنا على الله في تحقيق ذلك وفي اموره كلها دونك il explique que le hadith dit que comme le fait le que les tirates les choses qui t'encre dans le cœur des gens auparavant en la jahiliya et la fusite au prophète sallallahu alaihi wasallam to regression Et il a dit justement que ce tiara ne peut repousser un vrai musulman d'une vraie croyance de ce qu'il va faire. Ça ne l'absurde pas sur lui. D'accord. Et ensuite, il a donné un remède pour repousser cela, c'est ce doa. Mais on a dit que le doa lui-même, le hadith, n'est pas authentique par rapport à ça. Mais le chahid, il faut oubidou amurou illallah, c'est-à-dire que ça remet Allah en fait. Il ne regarde pas ça ou ça ou ça, ça remet Allah et il part et il fait ce qu'il a à faire. il fait ce qu'il a à faire. Il ne regarde pas quel jour on est, quel mois on est, il ne regarde pas tel ou tel signe là. Il fait ce qu'il a à faire. D'accord Il fait ce qu'il fait à faire. Tant que les portes sont ouvertes devant lui. Donc, le fa'il fait partie du tiara, mais c'est sa meilleure forme. Le fa'il fait partie du tiara, renforce la confiance en passe à Allah soubhanahu wa ta'ala. Tariis al-mashru'iyyah hada ad-du'a liman waqa'a fi qalbi shay' min at-tatayyur. Kille le jihad de, de la peur pour celui qui sera atteint au tatayyur. Nous on dit que hadith lui-même n'est pas authentique donc on ne peut affirmer cela de façon ferme. Rabi'an anna al-khayr wa ash-sharr muqaddar min Allah. Et que le bien et le mal sont prédestinés par Allah. مُنَنْ سَبَتْ الْحَادِثِ الْبَابِ عَيْسُ دَلَى الْحَادِثِ عَلَى إِبْتَالَ الْتِيَرَةِ donc le hadith, comme on l'a dit tout à l'heure vient pour annuler le tiara que cela est caduc مُنَنْ سَبَتْ الْحَادِثِ الْتَوْحِدِ maintenant le rapport du hadith par rapport au tawhid c'est le même qu'on l'a dit tout à l'heure عَيْسُ دَلَى الْحَادِثِ الْتِيَرَةَ تَعْلِيَنَّهَا تَعْلِ السادس سيد من دليل وعان بن مسعود مرفوعا أتيرة الشرك أتيرة الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بتوكل رواه عبو داود وترمذي وصحها وجعل آخره من قول بن مسعود سيداك Thérmézi a dit que cette kalam-là, c'est le kalam du Mas'ud. Quant à Abu Dawoud, il dit que c'est le kalam du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a dit quoi Le tiara, c'est le shirk. Le tiara, c'est le shirk. Et aucun d'entre nous, en fait, n'y échappe. C'est ce qu'il veut dire par Allah. Cependant, Allah le fait partir avec le tawakkul. Même à Nahaza, ce memprisage, tu peux le ressentir en toi. Comme un wassouis. D'accord Cependant, tu le repousses. Comme quelqu'un, il prend sa voiture, il dit, je veux en faire un voyage, je veux aller jusqu'à Al-Hami. Sors chez lui, il, bar, il voit un gros accident. Il dit, hum... Ça lui fait un peu peur, tu vois. Il voit la voiture retourner, il voit les, les gens tournent, il dit, ah là là. Et tu te dis en direct, tu regardes ce qui peut t'arriver à toi. Tu vois. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait l'homme Il pousse ça, il dit, il ne faut qu'on s'en n'importe pas, ça. Il fait tabacul, il dit, je pars. Ça ne veut rien dire, ça. Ah, un accident, ça arrive à un tel. Ce n'est pas un signe, ça ne veut rien dire. Mais, quand il y a trop fait le colbique, d'accord, où tu as entendu des gens qui ont des accidents, la veille, un tel, il y a eu telle chose, telle chose, quand tu parles le lendemain, tu vois que c'est devant toi. Tu dis, sur Allah, ça va être devant mes yeux maintenant, là. Là, ça, tu repousses. Hein? Hein? C'est un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, Ayoye. Ouais, mais si siure par rapport à istikhara, istikhara c'est quoi C'est en fait je te demander qu'Allah qui ouvre les portes. Si c'est un bien, il facilite. Il si c'est un mal, qu'il lui éloigne de toi. Ça, veut dire, ça ça ça ça ne rien. La route elle est ouverte, ta voiture elle marche. Si tu as fait une mauvaise istikhara, tu vas aller au mouatta, tu regrandes le contact, tu tu ta voiture démarre pas. Allez خلاص, là je peux pas y aller, tu vois, مثلا où tu crèves ton pneu. Ou tu veux pas le, le, le tu viens pour euh, pour ça euh, le plan, il y a pas d'essence. C'est dire ah, ça c'est concret. Ah mais tu vois ça, ça, ça ça rentre pas dedans ça. Tu vois. Comme quelqu'un qui fait Istikhara pour se marier. Il voit le ça et tout, il veut se marier avec elle. Il fait Istikhara. Et l'homme et la tante en frère, cette femme elle a elle a eu des plans contre eux. Il dit "Non, j'ai pas boum." Ça ça te concerne pas ça, ça n'a rien à voir. D'accord. Ça n'a rien à voir. Toi Est-ce que خلاص ça va être par des faits qui vont t'amener à ce que les portes se ferment, tu arrives pas. Tu veux aller, la sœur elle veut, son père il veut pas. Après il y a notre levement, tu peux pas. Après dans tout tu peux pas, tu cras, ces portes elles savent tout le temps, c'est que c'est pas bon pour moi. D'accord. Ah. Ou vraiment en ton cœur, ça sent pas la chose. Ça fait tira là que tu dis ah, marteh. Tu vois, marteh. Mais mais les choses comme ça là externes, ça ça rentre pas dedans ça. Tu vas devenir tu vas devenir fou. Tu deviens fou. Et t'en ailleur que tu es là-dedans, tu vois. Il dit, ça arrive à un tel, non, ça c'est mauvais signe. Il dit, il n'y a pas de mauvais signe. Il ne dit pas ça. Dieu, ai il n'y a pas de mauvais signe. Dans cette situation-là. C'est des choses qui ne te concernent pas. Tous les jours, tu as des femmes et tu ne pleurent marier. Tu ne vas jamais te marier, ça veut dire. Tu veux partir en accès en voiture. Tous les jours, il n'y a qu'un accident en voiture. Tu ne vas jamais partir de chez toi, ça veut dire. Là, laisse ça. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Étant là, justement, il sert de ça pour faire peur aux gens. Et le fait qu'on en a dit tout à l'heure, c'est le contraire. T'as des gens, par exemple, ils, ils ont peur de l'avion. D'accord Ils ont peur de l'avion. Ils n'ont pas du moins le lendemain. Avec une phrase, tu peux le lui... dire. Son voyage, tu l'annules. Tu dis, t'as vu ce qui est passé l'autre jour Le Airbus 30, il est tombé et tout. Est... Oh, qu'est-ce qui est vivant Ah ouais Ça ah, l'as dit, je pars. <rire> il ne part plus. Oui, je vais prendre le train. Voilà. je vais prendre la voiture, c'est bon, je laisse l'avion, tu vois. Ah, il ne faut pas croire, quoi. quand, quand quelqu'un a une phobie à rire, ah, tu, tu lui gaspilles la vie, un truc comme ça, tu lui gaspilles la vie. C'est comme si dans l'avion, regarde, les gens descendent dans l'avion, dans les longs, les longs trajets avant, je me rappelle, quand on a déjà l'air en Martinique, c'était du huit heures de vol, ils mettaient deux films. Toujours un film qu'ils mettaient bien. Tu crois qu'il peut être un film de 400 fois aérienne Ben c'est fini, Harry <rire> S'il faut ça, c'est fini. Les gens ils l'avion, ils abordent l'avion, ils sortent de l'avion, tu vois, avant qu'ils ont peur. Ça voilà, tu vois ça Ça rentre dedans. Tu, vas un film, et le dans les gens, tu mets un film et là, dans l'avion, les gens ils te mettent un film à la voix qui tombe. Toi c'est mais à quel devoir ça Non, ils vont tout un film, il y a un truc. Avec... Je sais pas boire qui parle d'amour, qui parle de sécurité, tu vois, les gens font apaiser. Je me rappelle moi la première fois que j'ai vu un film, c'était quel film Les dons de la mer. C'est la dernière chose qui m'a effrayé. J'ai eu plein de films quand je n'étais plus. Films d'horreur, j'aimais bien ça, mais ça ne faisait pas peur, vraiment. Deux films m'ont fait peur dans ma vie. Vraiment, peur. Les Dents de la Mer. Parfois, j'ai eu le film, j'étais petit encore. J'étais effrayé. Peut-être que j'ai dit à ma mère, parce qu'elle n'est aucune terre. Dans mon lit, je n'ai pas qu'il y ait un rockeur, il vienne une bouffe. Et le lendemain, on est allé à la piscine avec l'école. On est le centre aéré. Je ne te raconte pas comment... Dans, dans la piscine, j'étais en panique. Et le deuxième film, ça s'appelle L C'est une île perdue tropicale, en plus. Ma grand-mère, elle habite en face du cimetière. Le film, on a regardé, là, en face du cimetière. Donc, il y a tous les éléments pour m'effrayer. Et c'est des zombies qui sortent de leur temps sur une île tropicale et qui font... On connaît des zombies, les films. Et voilà, ils tuent tout le monde. Donc moi, je suis petit, je vois ça, en face du film, il y a ma grand-mère. En face du machin de ma grand-mère, c'est une tière. D'accord Il y a les palmiers, c'est la brousse, comme dans le film. <coughs> tu vois C'est la mer, c'est les tropiques. Tu crois que dans ma tête, il se passe quoi Je n'ai pas dormi de la nuit. En Martinique, je l'ai sans couverture. J'étais sous la couverture en train de dégouler le sueur. Et après, je l'ai sans ma tête. C'est parce que le jour se lève. Là, ça Mais après, c'est parti. De cette nuit-là, j'étais traumatisé. Traumatisé. Pourquoi Car c'était lieu à ma situation. Tu vois. Là, c'était lieu à ma situation. J'aurais vu les dons de la mer en Martinique, c'est même pas la peine. Ne me dis pas, tu vas à la mer. C'était pas la peine. J'en ai dit au milieu entre-temps, tu vois. Tu m'aurais vu les dons de la mer en Martinique, C'est fini. Même pas j'ai sur le sable. Tu vas même pas à la mer. Donc ça, ça joue sur le. D'accord. Ça joue sur le le truc des gens. C'est stupide hein, parce que des films, ils font peur, ils effraient des gens, tu vois. Avec des romans d'histoire, du soir quand on coûte nos enfants pour se coucher avant de dormir, à ah, l'enfant dort plus de la nuit. On va pas quand je je suis mon bafa, je passe mon bafa. Vous disez bien de jamais effrayer l'enfant des histoires. Quatre donc toutes les vacances ça traumatise. Ça traumatise grave. Moi petit des, des monos ils ont fait des coups de des coups de de de de frier, c'était euh, impressionnant. C'est les gens à pas faire. Un enfant tu traumatise. Le moins tout tout ça il va jamais oublier. Et ben nous et on va faire jamais frères, de jamais frier l'enfant. Pas d'histoire de d'horreur comme ça en dormir. La la oublie c'est machallah. Surtout les, les encore les, les grands savent les petits là, fais pas ça. Tout tenir à pleurer, il appelle sa mère, toi tu vas être, à cause de quoi À cause de toi. Ciao. Cause de toi là. t'estois à raconter une histoire qui est présente, qui est rassurante, qui s'est rêvé selon où je parle. Alors là. Donc ça c'est même les koufar, il ah, prennent comme ça. Parlent comme ça. Il dit euh atira, aye tcha'om, miswaat at-tuyur wa nahaha. Et il a décrit atira par shirk pour le taكيد. Donc là il parle atira celui qui est e le défétisme le pécivisme part à la base la base des oiseaux et autres le tiers le tiers de base d'accord ça c'est la base après tout ce qui ressort de cela on dedans et il a répété la chose deux fois pour confirmer que c'est du chac ma minna illa on a une phrase mahdoufa تقديرها ma minna illa wa qad tahtarihi at-tiyara wahudifat hadi al-jumla lil'ilm biha ou la crahie de le nطق بها. Locke dans la phrase, il dit aucun autre nous sans que trois petits points. Il n'a rien dit. Qu'à la fois en fait, elle est déduite. Elle est déduite pour dire qu'en fait, sans que il a dit dans le sens où aucun autre nous n'y échappe. C'est-à-dire le ressenti. D'accord Mais nous ce qui nous demandait le ressenti, il vient quand même. C'est le repousse. Comme le gars, le folklore il va tout seul. D'accord La jalousie des fois elle vient toute seule. On demande quoi toi On Repousse. Le hic des fois il en est au cœur, repousse tout ça là de la créonote. Comme il a dit chez l'islam, tu vois, par rapport à la jalousie, il y a pas un cœur à un corps sans qu'il n'ait été euh sans qu'il continue de la jalousie. Cependant, al-karim ma yukhfihi wa la huma yubdih. Le Karim celui qui le retient. D'accord, celui qui le retient. Et fait doa. Il voit quelque chose chez quelqu'un, c'est quelque chose, il fait doa Allah zid lahu une fatleek. Il combat ça. D'accord El Karim الذي اا شو دي quoi؟ لا طلعوا فازو الشاعر الاسلام اللائم الذي يبديه والكريم الذي يخفي يعني اوكي سركي كاشتا يكون بها سا اللائم celui qu'on qu va blâmer celui qui fait apparaître cela tu vois donc le fait que la chose vienne en toi tu as pas demandé elle vient c'est Satan qui vient il tire sa flèche toi là tu t'sersir fi hada صدق له على طول فكم الرياء on va le prendre en objurya de des fois tu fais une, une ibada le riya il rentre Tu viens en action, le réel il arrive. J'entre regarde et tout. Tu vois tout ce qui te repousse. Tu repousses mais Alexey. Tu continues, onak Alexey. D'accord. Donc si tu ressens ça, tu commences pas à dire "Ouais, je suis là, c'est normal." Et tu repousses. Il est là pour combattre justement. Le faute là, c'est pas de pas l'avoir, c'est de le repousser. C'est là qu'il y a un combat qui se fait. On le dit bien donc. Na'oudhou billahi min shururi anfusina. C'est on, le mal il est on. Et le mal on doit faire, on doit faire quoi nous le, le combat ou le repousser jihad des gens les shahawadi شوفكم خطوات عدتنا nous attire on les veut nous on fait quoi on se retire d'accord tout ça bin hadal ba Donc celui qui a qui a tendance aux toujours des choses grosso ça si vient qu'est-ce qu'il fait et tawakkal ala Allah et dit ah c'est rien ça ça doa que Allah yuwaffiqou ay fiskilat يجب التوكل اي يذيب الله التطيير بصدق الاعتماد عليه وثقه به سبحانه الشرح الاجمالي يخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف التيرا بالشرك واكد ذلك بالتكرار مرتين ثم بين ان بين ابن مسعود انه ما من انسان الى وقد يعرض له التطير وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزِيلُهُ عَنْ الْقَلْبِ عَنْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِينَ بِسِدْكِ لَا تِيَمَيْدَ عَلَى اللَّهُ وَسِكَتْ بِهِ سُبْحَانَا Donc, dans le hadith, il y a un saoud, il informe que le nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon la version où ce serait marfou, il a dit que le tiara c'est le chèque. Il a dit, cependant cela à tous, nous traversons l'esprit, cependant on le fait partir par le tabakkol. يَاكُول فوائد النطيره من الشرك ثالثا استحباب تاكيد الامر الهام كنيو كوموندي دو ريبيتي لي شوزا امبورتان توكل مذهب مذهب عفوا مذهب للتطير التوكل في partie للتطير مناسبه الايه للباب وللتوحيد حيث دل الحديث على ان التيره شركك الحديث يموتيك التيره شرك هو صليه او شابتر و التوحيد لا صريح وقوله ما منا إِلَّا, الا الى اخره اعظم كلام ابن مسعود وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بعض العلماء parce qu'il dit qu'il y a pas qu'on retrouve dans l'épargne ou ni s'échappe cependant je partir par le tawakkul ça c'est partie là pour ceux qui disent que le hadith est marfou et ce كلامه س كلام ابن مسعود كلام ابن مسعود parce qu'il dit Nabi sallallahu alayhi wasallam ما هو هذا طيب قيل هنا والحمد لله رب العالمين